Satisfaction, tout n'en vit ni Dieu ni les rois Satisfaction, en roulant le dimanche Satisfaction, en traction rose et blanche Satisfaction, arrête un peu ton cinéma En stéréo satisfaction David' qu'unspecttra satisfaction je le joue avec un acte. satisfaction avant que tombe le rideau you need